« Qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle ?»« Depuis la mort de ma pauvre mère, »« à ces deux mots sa voix mollit, « il n'y a pas de malheur possible pour moi. »« Mon neveu, qui peut connaître les afflictions « par lesquelles Dieu veut nous éprouver ?» lui dit sa tante. Ta, ta, ta, ta, dit Grandet, voilà les bêtises qui commencent. « Je vois avec peine, mon neveu, vos jolies mains blanches » Il lui montra les espèces d'épaules de mouton que la nature lui avait mises au bout des bras. « Voilà des mains faites pour ramasser des écus. Vous avez été élevés à mettre vos pieds dans la peau avec laquelle se fabriquent les portefeuilles, où nous serrons les billets de commerce. Mauvais, mauvais !»« Que voulez-vous dire, mon oncle Je veux être pendu si je comprends un seul mot. »« Venez, » dit Grandet. Lavare fit claquer la lame de son couteau, but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte. « Mon cousin, ayez du courage !» L'accent de la jeune fille avait glacé Charles qui suivit son terrible parent en proie de mortelles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine, excités par une invincible curiosité à épier les deux acteurs de la scène qui allait se passer dans le petit jardin humide où l'oncle marcha d'abord silencieusement avec le neveu. Grandet n'était pas embarrassé pour apprendre à Charles la mort de son père, Mais il éprouvait une sorte de compassion en le sachant sans un sou, et il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. Vous avez perdu votre père, ce n'était rien à dire. Les pères meurent avant les enfants, mais vous êtes sans aucune espèce de fortune. Tous les malheurs de la terre étaient réunis dans ces paroles. Et le bonhomme de faire pour la troisième fois le tour de l'allée du milieu, dont le sable craquait sous ses pieds. Dans les grandes circonstances de la vie, notre âme s'attache fortement aux lieux où les plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi Charles examinait-il avec une attention particulière les buis de ce petit jardin, les feuilles pâles qui tombaient, les dégradations des murs, les bizarreries des arbres fruitiers, détails pittoresques qui devaient rester gravés dans son souvenir, éternellement mêlés à cette heure suprême, par une mnémotechnie particulière aux passions. Mmh, fait bien chaud, bien chaud, dit Grandet en aspirant une forte partie d'air. Oui, mon oncle, mais pourquoi? Eh bien, mon garçon, reprit l'oncle, j'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ton père est bien mal. Pourquoi suis-je ici? Dit Charles. Nanon! Cria-t-il. Des chevaux de poste. Je trouverai bien une voiture dans le pays, ajouta-t-il en se tournant vers son oncle qui demeurait immobile. « Les chevaux et la voiture sont inutiles, » répondit Grandet en regardant Charles qui resta muet et dont les yeux devinrent fixes. Mmh, « Oui, mon pauvre garçon. Tu devines Il est mort. Mais ce n'est rien. Il y a quelque chose de plus grave et il s'est brûlé la cervelle. »« Mon père. »« Eh oui. Mais ce n'est rien. » « Les journaux glosent de cela comme s'ils en avaient le droit. Tiens, lis !» Grandet, qui avait emprunté le journal des Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de Charles. En ce moment, le pauvre jeune homme, encore enfant, encore dans l'âge où les sentiments se produisent avec naïveté, fondit en larmes. « Allons bien, » se dit Grandet. Ses yeux m'effrayaient. Il pleure, le voilà sauvé. « Ce n'est encore rien, mon pauvre neveu. » reprit Grandet haute voix, sans savoir si Charles l'écoutait. Euh, « Ce n'est rien. Tu te consoleras, mais... Jamais, jamais, mon père, mon père !» Il t'a ruiné. Tu es sans argent. « Qu'est-ce que cela me fait Où est mon père, mon père ?» Les pleurs et les sanglots retentissaient entre ces murailles d'une horrible façon et se répercutaient dans les échos. Les trois femmes, saisies de pitié, pleuraient. Les larmes sont aussi contagieuses que peut l'être le rire. Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers sur son lit en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise, loin de ses parents. — Faut laisser passer la première inverse, dit Grandet, en rentrant dans la salle où Eugénie et sa mère avaient brusquement repris leur place et travaillaient d'une main tremblante après s'être essuyé les yeux. — Mais ce jeune homme n'est bon à rien S'occupe plus des morts que de l'argent. » Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimer ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce mot, elle commença à juger son père. Quoiqu'assourdi, les sanglots de Charles retentissaient dans cette sonore maison, et sa plainte profonde qui semblait sortir de dessous terre ne cessa que vers le soir, après s'être graduellement affaiblie. « Pauvre jeune homme, » dit Madame Grandet, « Fatale exclamation !» Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie, et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux et se posa au milieu de la salle.